Mosaïque. Raduissanganilo, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Nous allons parler aujourd'hui des activités de la Commission Vérité et Réconciliation. Deux ans viennent de s'écouler alors que la Commission a été mise en place. Elle a un mandat de quatre ans et voilà, elle se retrouve à la moitié des activités. Quel est le bilan des activités de la CVR Est-ce que les victimes qui doivent saisir la Commission sont satisfaites du travail déjà réalisé La Commission r e n c o n t r e à l'Assemblée nationale qui contrôle l'action de cette même Commission. Est-ce que le Parlement b o n d a est satisfait du travail déjà réalisé par cette commission La commission vérité et réconciliation reste incomplète parce qu'elle est, est composée de onze commissaires, mais il en manque toujours un. Qu'est-ce qui empêche son remplacement Qu'est-ce qui devait être fait pour que les activités de la commission vérité et réconciliation aboutissent Voilà quelques questions autour desquelles nous allons débattre dans cette émission avec nos quatre invités ici au studio. Le premier invité, c'est Monseigneur Jean-Louis Nahimana. Vous êtes président de la commission a Vérité et réconciliation. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci beaucoup. Le deuxième invité est l'ambassadeur Gabriel Toyi, chef du cabinet au bureau du président de l'Assemblée nationale. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci beaucoup. Nous avons un troisième invité au studio, c'est Aloïs Batungwanayos, c'est le président de l'association des victimes à m e p e s s i Girubunu. Aloïs, bonjour. Bonjour, Madame Ange. Et bienvenue dans l'émission Mosaïque également.、Et、je vous remercie pour m'avoir invité. Nous avons un quatrième invité, c'est Mouchano Terence, membre de l'association AC g e n o c i d e Chilmoso, qui aussi est une association des victimes. Monsieur Terence, bonjour. Bonjour. Et bienvenue aussi dans l'émission Mosaïque. Voilà, Marie-Ange Zéima n a n i m e So Débat. f r a n ç i s Ndiokogayo est à la réalisation. Emmet o s s m i t e Bouti assure la mise en honte. Encore une fois, bienvenue. Mosaïque. Et pour commencer ce débat, nous accordons la première intervention à Monseigneur Jean-Louis Nahimana. Monseigneur, voilà, vous êtes à mi-chemin, à mi-parcours. Quel est le bilan des activités de la Commission Verte t Réconciliation Bon, je pense que ce n'est pas nécessaire de rappeler que、euh, la Commission vient de, de clôturer la phase préparatoire, qui a pris、euh, suffisamment de temps. Depuis、euh, quelques temps, nous avons、euh, lancé la phase opérationnelle et nous avons、euh, démarré cette phase. Avec quatre activités. Le premier, c'est la phase du recueil des dépositions. Nous avons ouvert un espace pour les victimes d e différentes crises qui ont secoué le Burundi, ou alors les témoins, ou alors les présumés auteurs, parce qu'ils ont leur version des faits qui peuvent nous renseigner sur la vérité. Sur le Burundi. Le deuxième projet、euh, que nous avons lancé、euh, également, c'est la recherche documentaire et l'exploitation des archives. Et pour cela, nous avons、euh, recruté six lauréats de la faculté d'histoire qui viennent、euh, de terminer、euh, avec b r i o l leurs études pour qu'ils nous aident justement dans l'exploitation des archives. Nous sommes en train de finaliser la mise en place d'une plateforme citoyenne、euh, qui va rassembler、euh, les organisations de la société civile parce que. Nous aimerions que vraiment、euh, notre, ce processus soit inclusif et participatif. Et s a n s la société civile,、euh, qui est là comme corps, corps intermédiaire entre le sommet et, et la population, je pense que、euh, nous risquons de faire un travail biaisé. Le troisième projet, qui est aussi en cours, c'est、euh, la recherche、euh, sur les fosses communes. Et nous sommes en pourparler avec、euh, le comité international de la Croix-Rouge. Qui a bien accepté de nous accompagner dans ce travail. Mais、euh, pour cela,、euh, ils nous ont demandé d'abord、euh, d'élaborer un projet、euh, qui précise justement les, th les thèmes de co collaboration avec cette institution, mais aussi、euh, qui montre、euh, les petits pas que nous devons faire dans cette recherche.、Euh, alors voilà、euh, très brièvement、euh, les activités que、euh, nous sommes en train de mener. Mais je profite de cette occasion pour dire que, quand même, Si nous avons、euh, décidé de nous lancer dans la besogne,、euh, quand même, il y a encore un manque criant de, de moyens. C'est pour cela que, par exemple, la phase d e d é p o s i t i o n Euh, nous avons décidé、euh, de la commencer dans la ville de Bujumbura, dans la mairie de Bujumbura, parce que n'ayant pas suffisamment de moyens pour déployer des, des enquêteurs dans tout le pays,、euh, nous avons préféré faire le travail nous-mêmes, parce qu'au lieu de rester les bras croisés et attendre、euh, que tous les moyens soient réunis, nous avons dit plutôt utilisons、euh, les moyens de bord et faisons nous-mêmes le travail que nous aurons dû faire.、Euh, Faire par、euh, d'autres personnes. Et justement, par rapport à cette phase de, de déposition, de recueil, parce qu'il n'y a pas de mouvement, vous avez des résultats palpables、euh, Il faut dire que nous sommes encore au début.、Mm -hmm. Et la sensibilisation peut-être va lentement compte tenu justement、euh, des moyens. Mais tout de même, q u a n d cela ne tienne, il y a déjà des personnes,、euh, des dizaines qui, qui ont appris、euh, la nouvelle et qui s'est déjà présentée、euh, à la commission.、Mm -hmm. Mais、euh, justement, comme vous le dites, il y a un travail de, de sensibilisation. Euh, Peut-être、euh, euh, même ceux qui ont entendu ça ne savent pas où ce travail est en train d'être réalisé. Et justement, à propos, je vous dirais qu'on a recruté une maison de designers. Qui est en train de nous aider à lancer des spots、euh, non seulement、euh, à la télévision mais aussi、euh, dans les différentes radios. Euh, retournons euh, du côté des associations des victimes.、Euh, t e é r e n c e m o u c h a n o vous êtes l'AC Génocide Chirimosso. Est-ce que vous vous êtes satis satisfait du travail de la Commission Vérité et Réconciliation à deux ans L'Association pour la lutte contre le génocide AC Chirimosso est loin d'être satisfaite des activités qui seraient déjà réalisées par、euh, l a s é v e r e D'abord, notre association. Sont aimés beaucoup, réserves liées déjà de la création de la s é v e r e La s é v e r e était prévue par l'accord d'Arusha. o C'était un des deux organes et de la justice transitionnelle, la s é v e r et e le tribunal spécial. C'était deux organes qui devraient être mis sur pied avant 2005 pour qu'il y, y aurait eu de, le vetting, pour que dans les institutions politiques, Soient mis des hommes propres, irreprochables, inattaquables, par le contentieux de sang que le peuple burundais a connu depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Vous mettez en doute déjà、euh, la composition de la commission <rire> La commission, la, pourquoi la, Le rapport Calomo avait proposé à l'accord d'Arusha et lequel l accord l'avait accepté de mettre sur pied sept membres de La commission. Quatre Burundais et trois experts onusiens. Mais paradoxalement, le gouvernement du Burundi a préféré mettre sur pied seulement l e s Burundais dans la commission. Pourquoi Ça cache quoi Ça dénote quoi Ce n'est-il pas un manque de crédibilité N'est-il pas un manque de neutralité Et un manque sérieux de m e Entre le, les protagonistes, surtout en contentieux du sens, ce n'est pas un simple dossier, ce n'est pas un simple délit. Une chose, actuellement, dans le cours d'Arusha, il fallait que le rapatriement volontaire des réfugiés soit rapide. Mais aujourd'hui, nous assistons à un paradoxe. Nous constatons plutôt un afflux massif de, de la population burundaise et pour la plupart des victimes qui vont à l'exil. Mandela, quand il l'a visité pour la première fois au Burundi, il a commencé par la prison centrale de Mbimba pour demander quoi aux partenaires et aux Burundais pour qu'il y ait la libération des prisonniers politiques. Aujourd'hui, les victimes d'alors sont incarcérées pour la plupart. Injustement. C'est-à-dire quoi? l a génocide ne préconise pas l'impunité. Par contre, elle est Dénoncent l'impunité, mais elle demande à séculer la justice, surtout envers les victimes de toutes les perpéties qu'a connues.、Mmh. Nous avons un problème de sites de déplacés intérieurs. Les déplacés intérieurs sont pour, actuellement menacés là où ils résident. Il y a des gens qui demandent à ce qu'ils quittent le, le site d e déplacés. Pour à ce génocide, s'ils quittent cela, c'est que la Sévère n'aura pas de preuves. Le, les sites d e déplacés, ce sont des Preuve que le génocide a eu lieu, qu'il n'y a que des rescapés. Aloïse Batongwanaïo, vous êtes présidente de AMEPC Guilou ou non. Est-ce que vous êtes satisfait du travail de la commission Vérité et Réconciliation La satisfaction de notre association, je dirais, elle est mitigée.、Mm -hmm. Mitigée parce que, satisfaite d'une part, parce qu'il y a quand même un pas. Je ne peux pas dire que c'est un pas appréciable, mais un pas tout de même qui a été. Franchi par la Commission de vérité et conciliation, c'est la mise en place effectivement de cette plateforme.、Mmh. Euh, c'est déjà une, un début, je dis bien timide, de, de l'ouverture de la Commission de vérité et conciliation vers l'extérieur. C'est aussi、euh, cette rencontre qui a eu lieu le 19 septembre avec les associations des victimes. C'est vraiment une très bonne chose, mais moi je dis, j'aurais aimé que cette rencontre avec les associations des victimes ait lieu avant même le lancement de la phase de, de déposition.、Mmh. Parce que Que nous o n e s t des victimes, on a besoin de savoir comment cette phase de déposition va se dérouler. Moi-même qui vous parle, à moins que je mente, je ne vais pas mentir, je ne sais pas comment je peux aller faire la déposition parce que j'ai cherché sur internet, j'ai cherché partout. Je ne veux pas dire que je suis allé à la CVR, la CV qui est aujourd'hui pas très accessible, il faut le dire. L'information ne circule pas sur comment. Euh, faire cette déposition parce que je n'ai pas entendu nulle part à la radio ou, au, ou dans les médias ou à l'administration locale ou encore une fois、euh, auprès des confessions religieuses. Je vais presque tous les dimanches à, à, dans les cultes ou à la messe, mais je n'ai jamais entendu. Donc c'est bien, mais il、euh, y a des choses quand même pour moi. qui Nous poussent、euh, à ne pas être satisfaits comme association. Il y a par exemple le conseil consultatif qui devrait être mis en place presque en même temps que la mise en place de la commission de v é r é conciliation. Aujourd'hui, 21 mois sont déjà écoulés alors que la, le conseil consultatif se fait toujours attendre. Il y a la disparition malheureusement des preuves, des preuves vivantes, des preuves、euh, comme la fausse commune.、Euh, à titre d'exemple, les deux seuls mois, on a perdu au moins Cinq personnalités importantes sont parties malheureusement avec une grande part de la vérité. C'est l'ancien président Bagaza. Avec tout ce qu'il co connaissait sur l'histoire du conflit du Burundi, en tant qu'ancien chef d'état-major, en tant qu'ancien vice-président du conseil de guerre de 7 2 en tant que président du comité de salut, en tant que président de la République, on a perdu une personnalité irremplaçable. On a perdu le colonel m a l é g a r e g u é ancien chef d'état-major, ministre de la Défense. On a perdu Manois Angali-Jean-Baptiste, ancien ministre de la Justice, on a perdu Augustin z o d j i b r a m i Pour ne citer que ces exemples, vous voyez qu'il y a des pertes, malheureusement, qui nous font peur. Alors, si on avait fait la sécurisation des témoins, ça c'est un travail qu'on peut faire avant même de la phase de déposition, parce que c'est permis. Enregistrer ces témoignages, les mettre quelque part pour prévenir la disparition inopinée, parce qu'on ne doit pas prévenir la disparition. Mais moi, demain, je peux disparaître.、Mm -hmm. Donc, c'est bien de. On ne p e u t pas prévenir la mort On ne prévient pas la, la mort, mais on sécurise les, les témoins. Il y a également les fosses communes ici et là qui sont détruites, volontairement ou involontairement. Desquelles sont Il y a、euh, également, je ne dirais pas euh, seulement, euh, je n'indexerre pas. La Commission Vérité et Réconciliation, c'est aussi les associations de, des victimes ou la, la société civile en général.、Mmh. On ne fait pas assez pour faire avancer le processus de la recherche de, de, de vérité, probablement par manque de moyens ou par peur ou aussi par manque de volonté. Oui, ambassadeur Gabriel Toye, vous êtes le chef de cabinet du président de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui contrôle l'action de la Commission Vérité et Réconciliation. Est-ce que vous vous êtes satisfait du travail de cette commission à mes parcours Je voudrais vous, vous dire ici que. de L'Assemblée nationale e t vraiment s a t i s f a i t du travail qui est accompli par la Commission. J'ai eu la chance de suivre l'exposé qui a été fait par Monseigneur le Président de la Commission lors d'une audience avec le Président de l'Assemblée nationale et les membres du b u r e a u de l'Assemblée nationale. J'ai eu aussi l'occasion de suivre d e s exposés qui ont été faits à l'occasion d'une rencontre avec les partenaires techniques et financiers. Moi, je dois vous dire que De Par mon appréciation, je suis bien satisfait du travail qui est fait par la Commission de la Réconciliation.、Mmh. Et je n'ai pas d'inquiétude, pas de qui e r t à ce que le travail puisse être fait convenablement dans les délais. Parlons justement de quelques difficultés ou des difficultés qui peuvent entraver、et、le travail de la Commission v e r t é et Réconciliation.、Euh, on a parlé à、euh, Monseigneur euh, de la Commission qui n'est pas complète. Et ils ont parlé aussi des experts、euh, qui, qui ne sont pas là. Qu'est-ce qui manque Avant de, de dire ce qui manque,、mm -hmm. euh, je dirais qu'au stade. Où nous sommes. C'est vrai qu'il、euh, y a un commissaire qui n'est pas là, mais、euh, ce n'est pas un obstacle parce que le travail de la commission, c'est un travail qui se fait étape par étape. Donc、euh, ici, nous sommes encore,、euh, comment d i r e à l'étape de constituer la base de données. C'est-à-dire,、euh, on invite les gens qui viennent、euh, déposer, raconter leur récit、euh, des souffrances qu'ils ont subies ou alors、euh, les témoins qui viennent nous dire ce qu'ils ont vu. Donc c'est un travail、euh, non seulement qui se fait à huis clos entre les、euh, La victime et le commissaire qui est là pour, pour l'écoute. Donc, pour dire que cela. Ne ralentit en quoi que ce soit le travail de la Commission. Parce qu'on n'est pas encore vraiment au stade de grande délibération où il faut、euh, vraiment être à 11. Mais sinon,、euh, comme vous dites, il、euh, y a un commissaire qui est parti, qui n'est pas encore remplacé. Je pense que ça fait bientôt cinq ou six mois. Mais、euh, les négociations, je sais que les négociations sont en cours. On a déjà saisi le bureau de l'Assemblée nationale. On a même、euh, averti, je dirais,、euh, le chef de l'État, procédé à la nomination des commissaires. Donc, Donc, le, le processus est, est en cours. Mais encore une fois, je voudrais que les gens comprennent bien que cela n'est pas un obstacle、mmh. au stade où nous, nous sommes des travaux de la Commission Vérité et Réconciliation. Oui,、euh, justement, ils ont parlé de la Commission qui est peu accessible. Aloïse n'a pas beaucoup explicité. Vous avez parlé de l'accès difficile au siège. C'est vraiment un défi pour moi. Comme il le disait, il le disait Monseigneur, ce n'est pas un obstacle, mais c'est aussi un défi.、Mmh. Pourquoi pas un obstacle aussi、euh, Parce qu'aujourd'hui,、euh, si je ne me trompe pas, accéder au bureau de la Commission de vérité et de réconciliation, il faut franchir plus de deux barrières des forces de sécurité trois ou même quatre, si je ne me trompe pas.、Mmh. Alors. Ces forces de sécurité, c'est une très bonne chose d'être、euh, s é c u r i s é Nous autres, on a besoin de la sécurité.、Mmh. Et ce sont les forces de sécurité qui assurent la sécurité. Mais lorsque vous allez à cet endroit-là, à chaque étape, il y a des barrières. On vous demande où est-ce que vous allez, avec qui vous avez rendez-vous. Seulement, ils ne vous demandent pas qu'est-ce que vous allez faire. Mais de temps en temps, ils te, di ils te disent est-ce que vous avez à laisser passer、mmh. Moi, ça m'est arrivé. Alors que quelqu'un qui va faire la déposition n'est pas au rendez-vous.、Mmh. Le rendez-vous est déjà donné par la commission. Elle est là, donc elle est permanente. Jusqu'à ce que la commission va dire non, c'est fini, la déposition, la f i n de déposition est arrêtée. On n'est pas, ne pas obligé de dire à ces forces de sécurité ce qu'on va faire.、Mmh. Sinon, c'est dangereux. Et surtout, pour les victimes, je dis bien les victimes qui sont traumatisées par les crimes dont ils ont été victimes. Elles sont victimes parce que pour la plupart des fois, elles l'ont été à cause des hommes en uniforme, même des femmes en uniforme, parce qu'il y en a eu. Un défi, c'est vraiment un obstacle qu'il faut lever pour. Pour, eh, augmenter les chances de réussite de la commission de l téléconciliation.、Mmh. Oui. Permettez-moi de mmh. faire mmh. quelques précisions.、Mmh. La première, les différentes barrières dont parle Aloïse、mmh. ne sont pas là pour sécuriser la CVR.、Mmh. <rire> C'est des, des barrières qui ont été mises en place après、euh, le coup du 13, du 13 mai, je pense,、mmh. qui sécurisent la RTNB.、Mmh. Mais vous comprenez déjà qu'il、euh, y a la RTNB entre les différentes barrières. Et la deuxième、euh, précision, justement, c'est laquelle Et là, je voudrais、euh, rassurer mon amie Aloïse il n'y a pas que la CVR entre les deux barrières. Il、mmh. y a une école primaire et secondaire, l'ancienne école、euh, asiatique. Il y a les services de télécommunication qui sont entre les deux barrières. Il y a la chambre de commerce qui est là. Donc, pour dire que, quand même, n'exagérons pas, c'est vrai que peut-être la c v pour son caractère particulier. Les gens peuvent se faire des idées. Mais、euh, sinon, il y a beaucoup de services, je pense, plus de cinq services qui sont entre les deux. o ù、euh, à longueur des journées, il y a vraiment une circulation intense entre les deux barrières. Mais、euh, tout de même, je ne minimise pas. Les appréhensions de certaines personnes qui,、euh, effectivement, peuvent se poser des questions, pourquoi autant de barrières. C'est pour cela que, heureusement, Dieu merci, je suis avec、euh, des membres qui dirigent de grandes organisations、euh, de la société civile et de s u r q u o i des organisations qui sont là pour la défense des droits des victimes. Je pense que y a la CV aura besoin de votre collaboration pour vraiment rassurer la population. Le temps que les bureaux de la Commission Vérité et Réconciliation se trouvent. Là où ils sont. Moi-même, je dois me faire fouiller, sortir de la voiture, ouvrir le, le coffre, montrer qu'il n'y a rien. Donc,、euh, je comprends la,、mmh. la, un la contrôle préoccupation,、oui. mmh. mmh. préoccupation de Aloïs.、Mmh. Mmh. Mmh. Mais,、euh, comme je l'ai dit, Et、tout est question de sensibilisation,、mmh. mais je crois qu'il n'y a pas de danger.、Mmh. Nous allons continuer justement à donner certaines des difficultés qui peuvent justement entraver le travail de la Commission Verté et Conciliation.、Ah, Terence、ah. Mouchano,、euh, quelles sont les difficultés que vous voyez qui peuvent entraver le travail de cette Commission Je reviendrai d'abord par le non-respect de l'accord d'Arusha.、Mmh. D'abord, l'accord d'Arusha prévoyait que la Commission devrait être mise suivre après la stabilité sécuritaire. Mais le pays. Vit aujourd'hui des troubles, comme les troubles de Davant, qui étaient prévus de 1962 à 2008. Mais même aujourd'hui, nous assistons vraiment à l'insécurité. Le peuple, les victimes sont tétanisés et traumatisés. Ils ont peur d'aller s'exposer. Ils diront Je ne sais pas devant qui je vais fermer des positions. Si jamais il ne garderait pas la discrétion, je risque d'être attrapé avant même d'arriver à la maison. Ups, même déjà arrivé à la maison, on risque d'être attrapé et même ligoté, même, même tué, pour suivre d'autres victimes qui ont déjà disparu. Quand même, on disait qu'il y a des services de sécurité qui empêchent les gens de tuer les autres. Madame, ce n'est pas un secret de polichinaire.、Mm -hmm. Les hommes de sécurité, tant ici et là, Les militaires qui d i n a p p a i e n t les policiers qui kidnappaient par les repères, par la police de la documentation.、Mm. Ce sont des corps, les membres des corps. Qu'en est-il des victimes qui disent non Si on s'expose encore une fois, si je v e u x témoigner, si je v e u x de s p e r m i s t e de poser ça, et que celui-là va dénoncer ce que j'aurais déjà déposé, je risque encore de suivre d'autres, au lieu de rester en survivant. Donc, c'est l'inquiétude de ça. Une autre chose. Il y a la loi qui vient d'être mise sur le pied. Le 27 juin 2016, loi numéro 4, qui prévoyait une unité spéciale de protection des victimes et des témoins. Qu'en est-il Est-ce que l'unité est déjà là Est-ce que l'unité de quelle couleur Est-ce que l'unité sera crédible Le commandant de l'unité sera qui S'il qu y a des unités spécialisées, bien sûr. Pour la détraumatisation ou pour autre. s C'est une question de compétence et de technicité. Mais il y a de l'inquiétude de cela, que c'est là l'unité policière. Donc, c'est les associations de... qui défendent les droits des victimes dans la loi même. Mettant sur le pied la commission. Il dit on va dresser une liste des victimes, mais pas de bourreaux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la liste des bourreaux. Pourquoi protéger les bourreaux e x p o s e r les victimes Je m'en arrête ici. Oui,、euh, Aloïse, est-ce qu'il y a des difficultés que vous voyez qui peuvent entraver le travail de la commission Verte e Réconciliation, à part à. Je n'en a c c è、euh, s Marie-Ange, je ne sais pas comment, comment je vais le dire.、Mm. Contredire un prélat, je、mm. suis quoi, catholique Ce、mm. <rire> n'est pas vraiment facile, mais je demande pardon d'avance. <rire> Et le pardon est toujours accordé <rire> par les prélats catholiques. Contradictoire, vous m'enrichissez.、Mm. Vous, vous ne、euh... savez pas combien.、Oui. donc,、euh, un commissaire qui n'est pas là depuis neuf mois, là, je ne me trompe pas. Euh, même si on lui a dit au revoir peut-être au mois de mars, mais depuis le mois de janvier. Si je ne me trompe pas, c'est c e lui qui dirigeait la sous-commission chargée de la communication. Vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, l'aspect communicationnel de la CVR connaît un problème, un problème sérieux. D'ailleurs, je regardais, si je ne me trompe pas, le dernier tweet de la CVR date de, de, de, de sa présence à la commission de la téléconciliation. Je regardais la page Facebook, je regardais le, le website. Donc, pour moi, le fait qu'il manque un commissaire de la sous-commission chargée de la communication, pour moi, c'est un handicap. Il manque la visibilité de la Commission vérité et de conciliation. Un autre défi ou un problème ou lacune, c'est les archives. Monseigneur a parlé des archives. Et moi, je me pose la question de savoir comment est-ce que la Commission vérité et de conciliation va avoir accès aux archives étrangères. On sait très bien qu'à e Arusha, il y a des archives pour la période de la colonisation allemande. En Suisse, il y a des archives pour la question des droits de l'homme. En Italie, il y a des archives, surtout les d h i e s et Aux Nations Unies, bien entendu, mais surtout la plus grande masse des archives, et surtout conflictuelles, du Burundi、euh, sont en Belgique. Et aujourd'hui, on sait très bien les relations qui se trouvent entre le Burundi et la Belgique. Euh, surtout qu'une partie de ces archives indexent la Belgique.、Euh, ces archives vraiment, sont vraiment d'une importance capitale pour le travail de la Commission Verte t Réconciliation. D'une importance très capitale, si je peux le dire ainsi, pour la simple raison que, par exemple, l'assassinat du héros de notre indépendance, la grande majorité, d'ailleurs presque toutes les archives, se trouvent en Belgique. D'autres lacunes, c'est la phase de déposition qui a commencé à Bujumbura. Pour moi, la phase de déposition aurait pu commencer ailleurs, dans une. d'une Région peut-être où les plaies ne sont plus payantes que à Bujumbura, où certains habitants de Bujumbura n'ont même pas organisé la levée de deux définitives de leurs membres qu'ils ont perdu s juste l'année passée. Oui, l'ambassadeur Gabriel t o y vous avez entendu, il y a des difficultés. Les associations soulèvent des difficultés, notamment liées au respect de l'accord d'Arusha, à l'instabilité ou l'insécurité que le pays vit actuellement. Quelle est votre réaction là-dessus? Quand ça concerne la embrassement Du commissaire、mm -hmm. qui est parti au mois de mars au niveau de l'Assemblée nationale、mm -hmm. parce que la procédure est enclenchée. Et très prochainement, je pense,、euh, au cours de cette session qui débute、euh, le p 1er lundi d'octobre, ce commissaire sera nommé. Au cours de cette session qui se termine.、Euh, Le 31 décembre. Je pense que même au cours du mois d'octobre, le procédé peut être terminé. Donc cette année termine avec.、Euh... Oui, avec n o t r e commissaire.、Mm -hmm. D'autant plus que son importance vient d'être mise en exil par notre amie Louise.、Mm -hmm. Et la question d'experts aussi, hein, des Nations u n i s Oui, pour les experts des Nations Unies. Indépendants. Là aussi.、Mm -hmm. Demain matin, je vais en parler avec、euh, Son Excellence. L'honorable président de l'Assemblée nationale, pour qu'il puisse en parler avec le chef de l'État et que et ses, ses experts soient nommés、mmh. dans les meilleurs délais. Et aussi vous tranquillisez de... qu'avant la fin de cette euh, année, euh, il y a un p r o b l Oui, là、heure. aussi je le t r a n q u i l l e je pense que c'est r e fait、mmh. dans les meilleurs délais.、Mmh. Et, et par rapport à, à ces difficultés liées à l'accord d'Arusha, à l'instabilité ou à l'insécurité Non, je pense que par rapport à l'insécurité qu'il y a,、mmh. ça ne peut pas nous empêcher de travailler. Évidemment, à la hauteur de ce que nous pouvons. Je pense que la, la peur que les gens peuvent avoir suite à, à l'insécurité qu'il y a encore, c e s t d e peur, je la comprends. Mais ici,、euh, je lance un appel aux responsables de ces associations pour qu'ils puissent convaincre leurs membres. Du bien fondé, ce travail qui est en train d t r è s fait. Et puis, vous avez remarqué que l'insécurité n'est pas partout et, toujours, et tous les jours.、Ah, Alors, surtout en mairie de Bujumbua. o o C'est ça. Et je pense que la Commission peut continuer de travailler avec les Burundais, de toutes les associations, de toutes les catégories, au fil à mesure que c e s a est possible. En tout cas, l'insécurité n'est pas. N'est pas de nature à empêcher tout travail qui peut être fait par la Commission,、mmh. à mon avis, de par mon appréciation. Et à ces problèmes liés aux archives et à l'unité de protection, ils ont soulevé des problèmes liés à l'unité de protection qui n'est pas encore là, et à sa crédibilité surtout. Oui, en ce qui concerne l'unité de protection des victimes, là aussi, au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons inviter l'exécutif à mettre sur pied cette unité dans les meilleurs délais. Et surtout à éviter les, les uniformes qui font un peur à certaines personnes, dont le refrain, M. Eloïse, <rire> qui, <rire> qui a été traumatisé par ces uniformes-là. C'est une chose que nous comprenons tout à fait, mais on va leur demander de trouver des uniformes tout à fait normales qui ne sont pas des couleurs de militaires ou policiers qui font peur. On va essayer d'y veiller.、Euh, Monseigneur, euh, ils ont parlé de certaines difficultés qui peuvent être des problèmes ou des entraves au, au travail de la Commission Vérité et Conciliation. i l p a r l e de l'instabilité, i l p a r l e Je ne sais pas il parle de l'accord d'Arusha, il p a r l e de l'unité spéciale de protection. Est-ce que vous voyez que ça, ça peut entraver justement <coughs> votre travail、euh, Moi, je suis d'avis contraire.、Mm -hmm. Je suis d'avis contraire、euh, pour deux raisons. La première, c'est que justement, la crise que traverse notre pays aujourd'hui est une énième conséquence d'un passé qui. N'a pas été traité et qui fait que les différentes générations tombent dans le même piège. Donc, selon moi, chercher à traiter la situation actuelle en la coupant d'autres séquences historiques, pour moi, ce serait vraiment rééditer le mythe de Sisyphe. Ce n'est pas la première crise que vit le Burundi. On en a connu en 88.、Euh, il y a eu la charte de l'unité. Après la charte de l'unité, il y a eu les accords d'Arusha. Et avec les accords d'Arusha, on croyait avoir mis fin à tout ça.、Mmh. Mais、euh, justement, un clin d'œil que je voudrais faire,、mmh. non seulement、euh, aux politiciens, mais aussi à la communauté internationale,、mmh. c'est plutôt de chercher à traiter les différentes crises avec un regard, je dirais,、euh, global、mmh. sur、euh, les différentes séquences historiques qu'a connues notre pays, en cherchant à faire des ponts et des l Entre s e n les différentes crises, parce que à voir ce qui se passe aujourd'hui à travers les interprétations des uns et des autres, on sent co combien les Burundais traitent l e u r c o n f l i t avec des lunettes du passé. Qui l y a i t un conflit politique, c'est normal. Même dernièrement en Belgique, ils ont passé un an sans gouvernement, mais cela n'a pas empêché que le pays continue à marcher, que la fonction publique continue à, à rouler comme il faut. Donc, ici, vraiment, je voudrais attirer l'attention de mes compatriotes. Qu'on arrête comment de i r de couper、euh, les séquences <coughs> les unes des autres. Sinon,、euh, nous risquons juste de chercher des accalmies, quitte, mais qui ne nous amènent pas à paix, une paix pérenne、euh, et stable. Donc, ça, c'est la première、euh, observation que je voulais faire. Par rapport à la crise que nous traversons aujourd'hui. Alors, pour moi, la deuxième raison, c'est que cette crise milite justement en faveur du travail de la commission vérité et réconciliation. Et ça, c'est pas seulement une conviction, mais une réalité. Parce que、euh, ce e s t pas la première fois qu'on cherche des solutions aux problèmes. La troisième observation que je voulais faire, cette fois-ci, c'est un constat. constat. J'ai l'impression que、euh, dans ce que nous vivons, il y a un certain manque de bonne volonté. Mais aussi de cohérence dans le raisonnement des Burundais. Sinon, comment est-ce que certaines organisations de la société civile p e u v e n t diligenter des enquêtes dans cette situation et documenter beaucoup de cas que nous connaissons et alors dire à la Commission qu'elle elle est incapable de le faire. Il y a un rapport des Nations Unies qui vient de sortir sur、euh, la situation. Alors, qu'on me dise comment eux ils ont procédé, pourquoi ils peuvent réussir et pas les autres. Donc, ça aussi, c'est un point, moi, selon moi, qui montre,、euh, qui cache、euh, un manque de volonté exprès pour certaines personnes qui ne voudraient pas que cette Commission fonctionne. Les associations des victimes ont soulevé un certain certains Moment、euh, la mise en place de l'unité spéciale de protection des victimes et surtout sa crédibilité, puisque c e r t a i n s comme à ces génocides de Chilmoso, doutent déjà de la crédibilité、euh, de, de, de la composition de la SEVER. e、euh, Ça, c'est un jugement a priori. <rire> <rire> euh, donc, euh, il a jugé à notre place sans même nous demander comment nous sommes en train de nous organiser. Il m'excusera, mon ami Terence, on se connaît, c'est un ami, on a étudié ensemble.、Mm. plus de sept ans sur la même bande de l'école.、Mmh. <rire> la première chose, c'est que,、euh Toute question en rapport avec la protection des victimes sera traitée conjointement avec l'Office des droits de l'homme aux Nations Unies. Donc,、euh, c'est un partenaire qui est là. N'oubliez pas que la commission qui est en place aujourd'hui, qu'elle soit imparfaite ou peu parfaite, n'oubliez pas et ne mentez pas aux gens. Elle a été mise en place après négociation entre l'État burundais et les Nations Unies. Donc,、euh, les Nations Unies ont un grand rôle à jouer là-dedans. Et、euh, pour cela, nous avons mis en place un comité tripartite, Office des Nations Unies aux Droits de l'Homme et le PNUD、mmh. comme、euh, unité de gestion. Donc,、euh, ça, c'est、euh, le premier mécanisme qui est là.、Mmh. Pour la transparence.、Mm -hmm. Mais de notre côté aussi, nous sommes en train de tout faire.、Mm -hmm. Nous sommes en train d'échanger avec la société civile pour voir vraiment comment donner une place qu'il faut à la société civile.、Mm -hmm. Donc,、euh, si ces mécanismes ne sont pas encore là, je voudrais rassurer mon ami Thérence que, quand même, il y a un pas franchi et dans le bon sens. Et troisièmement,、euh, bientôt, on va vous inviter à, à un atelier qu'on pense organiser, justement pour préparer ensemble un programme de protection. Parce que Que quand e q u on parle de protection, tout de suite les gens voient la police. C'est un programme très vaste où, d'ailleurs, je pense que le rôle des policiers est vraiment minime. Merci de l'invitation. <rire> Donc,、euh, moi j'ai visité d'autres pays.、Euh, C'est un programme qui exige au moins 3-4 sections Section protection physique, mais il y a aussi une section d'accompagnement qui est le plus important et psychologique et médical qui doit être constituée de beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, la loi est Est clair là-dessus. La, la loi précise que cette unité doit contenir des, des psychologues, des médecins, des juristes et des policiers. Certain, une partie de cette unité vient de l'État, une autre vient de la société civile. C'est déjà la loi. Donc,、euh, pour dire que, pour demander un peu de patience à mon ami Thérence, <rire> que euh, bientôt euh, on va mettre en place cette unité et ce sera avec lui. Oui, euh, justement, euh, je vois Thérence qui lève le doigt, mais avant de donner la parole. À t e r e n c e Mouchano. Je rappelle que vous suivez l'émission Mosaïque et avec quatre invités Monseigneur Jean-Louis Nahimana, président de la Commission Verte et Réconciliation,、euh, ambassadeur Gabriel Toyi, chef du cabinet au bureau du président de l'Assemblée nationale, Aloïse Batungwanayou, président de l'Association、euh, des victimes, Mepesi Girouon, nous et t h r e n c e Mouchano, justement, de l a s s s génocide de Chilmoso. t e r e n c e vous l a v e z le d o i g t Mm -hmm. Je voudrais réagir à certains propos.、Mm -hmm. Je suis d'accord avec Monseigneur. Jean-Louis,、mmh. président de la commission Vérité et Réconciliation, la commission qui est par essence est prestigieuse,、mmh. qui devrait être aussi sérieuse.、Mmh. Ce n'est pas un jugement de valeur,、mmh. ce n'est pas une subjectivité. Ce que je dis, c'est un constat, c'est une question de photo. Je suis d'accord que la question du Burundi doit être traitée de l'amour en aval, du débit jusqu'à aujourd'hui. Les droits, Si on parle déjà des morts, nous parlons aussi pour les survivants. Il y a une autre chose. Si le gouvernement a négocié avec les Nations Unies,、mmh. ce n'était pas que les Nations Unies ne fassent pas partie intégrante de la Commission.、Mmh. Ce n'est pas une question. Les Nations Unies n'ont pas choisi pour faire une consultance.、Mmh. C'était pour faire partie prenante.、Mmh. Mais le gouvernement du Burundi a refusé et la Commission actuelle n'y est pour rien. Mais il y a le Conseil consultatif international quand même.、Et、le Conseil consultatif a ce génocide e p r é f é r a i que les membres du Conseil consultatif devraient être. Membre de la commission, c'était un vœu ardent. D'ailleurs, on était avec b a t u n g w a n a et d'autres membres de la société civile qui avaient plaidé, fait un plaidoyer, mais en vain. C'est une autre chose. Si on parle par exemple que、euh, question de sécurité, qu'on ne menace pas une question si sérieuse, qu'on ne banalise pas ça. Prenons la question de sécurité. Si par exemple un honorable comme Afsamos. Assassiné en pleine journée. Qu'en est-il pour un simple citoyen Il, il avait l'immunité. Les hauts officiers de l'armée, on les assiste. Assassiné, les simples citoyens, l'inquiétude. Il y a ceux qui croient, qui l s disaient d'ailleurs, dans une des réunions organisées par la Commission,、euh, il y a ceux qui ont répondu que l'inquiétude, ceux qui, qui sont inquiets, sont plutôt en peur. L'inquiétude ne signifie pas la culpabilité, automatiquement. Il y a cinq qui ont peur parce qu'ils sont coupables. Mais il y a des innocents. Donc, C'était ça. En autre chose, la b i e ne fait pas le moine. Question de tenue n'est pas importante. Plutôt l'esprit la... qui a numéré son corps. Cette unité est plus indispensable que la tenue. Mosaïque. Il y a une certaine opinion qui dit que、eh, avoir、euh, les activités de la Commission、euh, Vérité et Réconciliation couvre la période d'avant 2008.、Et、il y a cette période d'après 2008 jusqu'à nos jours hein, où il y a des actes qui se commettent n'est pas couverte par、euh, les activités de la Commission Vérité et Réconciliation. Et une certaine opinion dit que、euh, ce serait、euh, pas bien que cette commission s'occupe d'une partie de la population et laisse é au détriment、euh, une autre partie. Monseigneur, votre réaction par rapport à ça Oui,、euh, vous avez tout à fait raison.、Mmh. C'est frustrant、mmh. que justement la, la recherche de la vérité et le traitement de l'histoire s'arrêtent à une période,、euh, alors qu'après,、euh, quand même, on continue、mmh. à assister à des violations、euh, massives des droits de l'homme.、Mmh. Mais là aussi,、euh, j'ai deux observations à faire.、Mmh. Le législateur qui a élaboré la loi, Ne pouvaient pas prévoir ce qui allait arriver plus tard. Donc, ça, je dis quand même qu'il faut faire justice、mmh. aux législateurs. Mais、euh, il, se, il se fait que, justement, on est en face de cette situation. En fait, la question qui se pose ou qui se cache derrière, justement,、euh, cette opinion,、euh, qui n'est pas bien exprimée, alors, puisque les choses sont ainsi, faut-il arrêter les travaux de la Commission En、mmh. fait, c'est ça la question.、Mmh. D'autres disent qu'il faut plaider pour que、euh, le mandat Effectivement, de la Commission. e f f e c t i v e m e n t c'est ce、mmh. que j'allais dire.、Mmh. Moi, je pense que cette Commission, Qu'on a attendu 46 années durant et qu'on a la chance aujourd'hui qu'elle soit là, pour moi c'est un grand précédent pour aussi la suite, l'orientation de l'histoire de ce pays.、Mmh. Si、euh, alors moi je devais faire un plaidoyer, le premier c'est que d'abord il faut encourager la commission à ouvrir les brèches, quitte à continuer、euh, justement continuer、euh, la recherche. Je vous dis par exemple, si demain après avoir travaillé, on trouve que réellement dans ce pays il y a eu、euh, des crimes. Qui dépasse la compétence nationale. Ce qui peut arriver, on ne sait pas. Alors là, la question va même déborder comment dire, la, la, la compétence du pays. Mais pour que justement on y arrive, il faut d'abord que cette commission travaille. Moi, c'est comme ça que je vois les choses qu'on soutienne la commission, qu'on l'appuie, quitte alors à continuer à faire le plaidoyer、euh, justement pour、euh, la situation actuelle. Encore que peut-être.、Euh, Encore une fois, je fais appel à Loïs, e qui est plus calée en matière de justice transitionnelle. Cette formule elle est très récente. Dans, ailleurs, sous d'autres cieux, ce que nous sommes en train de vivre relève de la justice ordinaire. Si on a pensé à la justice、euh, transitionnelle, c'est pour traiter des questions du, du passé, où les moyens de communication n'étaient pas aussi performants comme、euh, ils en sont aujourd'hui. C'est pour traiter、euh, des questions qui, au moment où il n'y avait pas d'instrument ju juridique, Comme celle qu'il qui y a aujourd'hui. Donc,、euh, quelque part aussi,、euh, je me dis qu'il faut plutôt aussi pousser et accompagner aussi pour que la justice aussi fasse son travail. Mais、euh, sinon, en très peu de mots, je dirais qu'il faut comment dire, commencer ce travail. Parce que la recherche de la paix, la construction de la paix, c'est un travail dynamique、mm -hmm. qui ne va pas s'arrêter avec les quatre années. Continuer. Oui, continuer.、Mm -hmm. Ce n'est pas seulement avec les quatre années que cette commission doit travailler. C'est après la commission. Il y aura des recommandations. Probablement qu'il y aura une, autre, une nouvelle commission、mm -hmm. pour le suivi et la mise en application des recommandations. Oui,、euh, Thérence Mouchanou, q u e d i t e s v o u s、euh, de cette opinion qui dit que、euh, la commission vérité et réconciliation d e v a i t réhabiliter tous les victimes Y compris des victimes d'après 2008. Ils ont totalement raison et je partage le même avis.、Mmh. La Sévère, par exemple, je me disais vraiment aussi, il risque de me dire que c'est une question d'un jugement de valeur. J'aurais aimé, pendant le moment crucial de 2015, j'entends de la voix de la Commission pour dire a l t e au massacre Aujourd'hui, il n'est jamais tard pour mieux faire, pour bien faire. Quand bien même il y a ceux qui croient qu'il y a certains espaces de sécurité par rapport à d'autres, le regain de violence n'est pas partout égal, mais il y en a quand même. Imaginez-vous si tu perds un enfant à Boubanza et que tu te retrouves à c h a n g o u z o Est-ce que vraiment tu vas f a i r e des positions où tu vas voir où ton enfant est mort? Donc, La sécurité, la paix doit être globale sur tout le territoire national. D'ailleurs, je retourne vers le Parlement parce qu'il y a un membre du Parlement ici présent. Une grande institution prestigieuse. Le Parlement devrait être le représentant du peuple parce qu'il est pour le peuple et il a aussi pour son peuple. Mais moi, nous ne nous assistons jamais tout le t e m p e Ici, nous assistons très rarement des messages d'OP é de manière générale, de manière rassurante, de manière très attrayante. C'est quand on entend certains messages des hommes politiques, les victimes sont tétanisées et se trompent. c h e r c h e où se, se déterrer. Vraiment, les institutions. Politique、sont interpellés à ce qu'ils galvanisent le message d'opé, à ce qu'ils galvanisent le m a s s a g e de sécurité. Et les corps qui émanent de ces institutions devraient être contrôlés à la hauteur et les hommes d e chef, parce que je p n s o n parle de s d l g n i t é s les commandements devraient être assurés par des hommes qui rassurent tout le monde, les victimes <rire> surtout. Oui,、euh, Aloïse Batunganaïo, q u que d i t e s v o u s、euh, de cette opinion qui dit que la La Commission Vérité et Conciliation devrait s'occuper une fois pour toutes des questions des victimes S'occuper des questions de victimes, c'est regarder、euh, effectivement ces séquences historiques.、Mm -hmm. Parce que sinon, comme le président de la Commission Vérité et Conciliation le disait tantôt, et mon ami m o u c h a n o ici, il y a des périodes qui ne sont pas considérées. Et là, j'en appelle à la vigilance, même si le mot vigilance à un certain moment de l'histoire n'était pas bien vu.、Mm -hmm. J'en appelle à la vigilance de la chambre plutôt basse du Parlement pour reconsidérer ces séquences historiques. 2015-2016, quand même, c'est une période, c'est une séquence historique qu'il ne faut pas passer sous silence.、Mmh. Franchement. 1961, c'est une séquence très importante et d'ailleurs aussi, on le regarde de près, très importante pour la suite. L'assassinat. a p r è s c e s t Louis g u a g a s o l s t notre héros de l'indépendance. On a sauté sciemment cette séquence. Et si on pouvait poser la question aux négociateurs, je ne sais pas si、euh, l'ambassadeur faisait partie des négociateurs à cet égard, pourquoi on a commencé 1962 alors que notre héros de l'indépendance a été assassiné en 1961 avant l'indépendance Pourquoi ne pas considérer la séquence juste et très, très courte du 21 août 1925 au Moment où le roi belge a signé l'arrêté loi sur l'exclusion d'une partie de la population dans l'administration, parce que c'est de là Où la question ethnique a pris une grande ampleur. Avant, la question ethnique n'avait pas une ampleur,、euh, j'allais dire, conflictuelle. C'était Barutou b a t o u t a u s s i e x i s t a i mais pas avec,、euh, avec des antagonistes.、Mm. Pourquoi ne pas prendre effectivement cette séquence, prendre cette loi, la disséquer et voir pourquoi on a pris cette décision et comment dire, voir comment、euh, prendre en charge les victimes que, que, que cette loi a, a produites Donc, il ne faut pas laisser de côté. une partie de la population au, au profit de l'autre. Il faut, faut, je pense,、euh, là j'en appelle à, à la Commission de la Téléconciliation,、euh, tirer les sons de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où il n'y a pas u n e réussite.、Mmh. Il faut le dire,、mmh. euh, il ne va pas me contredire. Jusqu'à présent, il y a une grande partie des victimes qui n'ont pas eu le temps d'aller、euh, témoigner、mmh. et par conséquent qui ne sont pas concernées par les réparations.、Mmh. Je pense qu'il faut、euh, profiter de cette expérience. Ils ont été là, ils ont été ailleurs, pour voir quels ont été、euh, les échecs des autres commissions. Merci. Et comment, ici au Burundi, on peut éviter ces échecs pour arriver à des résultats plus satisfaisants que d'autres commissions qui ont eu lieu en Afrique、mm -hmm. Ambassadeur Gabriel Toye, vous, vous avez entendu la période, justement, d'après 2008 et 2015, y compris. C'est une période、euh, qu'il ne faut pas négliger. Et que dites-vous, justement, de cette opinion qui dit que la Commission Verte et Réconciliation devrait réhabiliter, une fois pour toutes, tous les Burundais victimes de ces crises cycliques au Burundi Je pense personnellement que les clés qui sont lancés sont des clés qu'il faut entendre.、Mmh. Parce qu'il faut reconsidérer, à mon avis, toute la période depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui.、Mmh. Et je pense que je pourrais en parler avec les députés.、Mmh. La question pourrait être soulevée. Probablement que le mandat de la Commission de vérité pourrait être prolongé.、Mmh. Et ce serait justice pour la population, à mon avis. Avec cela, je voudrais re revenir à ce que disait notre ami Mouchano, qui représentait ce génocide.、Mmh. Et je pense que M. Mouchano ne suit pas suffisamment ce qui est régulièrement qu fait je suis, je suis par l'Assemblée nationale et le Sénat. <rire> non, je pense que s'il suit, alors il serait d é t r u i t de, de mauvais e f f o i Parce que par. Fois. Chaque fois que le président de l'Assemblée nationale fait ses interventions, il parle toujours des messages de paix et de sécurité, mais aussi de développement. Je l'invite à suivre régulièrement les émissions de l'Assemblée nationale. Tous les samedis, de 20h à 21h30, et je pense qu'il ne me dira pas le contraire. Peut-être qu'il y a d'autres qu autorités qui ne véhiculent la... pas des messages de paix. Ça v o u s t dire que le président du Sénat、mm -hmm. est en train de circuler dans plus que toutes les communes du pays. Il a déjà fait des visites d e n v i r o n une centaine. Chaque fois, il véhicule des messages de paix et de sécurité. Moi, je le suis souvent, et il y a des reportages dans les radios, dans les médias. Et、je ne sais pas si notre ami suit. Peut-être qu'il est sollicité par d'autres choses. Il n'a pas l'autorité de suivre. Je n e suis Sinon, pas du tout sollicité. Je suis citoyen burundais à part entière, supposé représenté par cela même. Voilà, nous cheminons vers la fin de cette émission. Notre version de ce qu'il faut faire pour que le travail de la Commission de la réconciliation, justement, aboutisse à sa fin. c o m m e n ç o n s par t e r e n c e m o u c h a n o Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que le travail de la Commission Vérité et Réconciliation aboutisse et brièvement Pour que la, la Commission Vérité et Réconciliation réussisse sa mission,、mm -hmm. il faudra qu'il intercède au gouvernement, à toutes les institutions politiques, pour qu'ils assoient la stabilité, la paix dans le pays, pour qu'il n'y ait plus l'écoulement de sang dans ce pays. Comme ça, ils auront un espace viable et fiable pour c r é e r s i s s e n leur mission. Autre chose, il faudra que les Nations Unies soient intégrées dans leurs activités, dans la mission de cette commission. Parce que le Burundi n'est pas une île. Les crimes qui sont commis au Burundi sont des crimes contre l'humanité et l'humanité entière est interpellée. Autre chose, il faudra que. Les lois qui ne sont pas encore mises en place, les règlements qui facilitent le travail de la Commission soient aussi mis e sur le pied. Autre chose, il faudra que le rapatriement des réfugiés soit en préalable. Il faudra que les prisonniers politiques soient libérés. Il faudra aussi que le peuple burundais soit traité de la même manière. Il faudra que toutes les commissions. toutes les pertes composantes de la commission adoptent la conversion de Saint-Paul, certains. Donc, ce que je suis d'accord avec, la question doit être traitée de la mort en aval. Je l'avais dit avant. Je vous en remercie. Oui, Aloïse、euh, Batunganayo, qu'est-ce qui doit être fait justement pour que、euh, la Commission Verte et Réconciliation réussisse sa mission、et、La première chose, moi je dirais, je lance un appel vibrant à la communauté internationale. Pour la simple raison que la Commission Verte et Réconciliation, ce qu'elle est en train de faire, rentre dans le cadre du droit international humanitaire. Et là, en matière du droit international u humanitaire, s c'est toute la communauté entière qui est interpellée. Alors, il faut que cette communauté internationale, surtout en matière de technique et de soutien financier, s'implique de façon visible dans cette question au Burundi parce qu'il est question de, de recouvrer les droits de l'humanité que les moyens financiers et techniques soient disponibilisés dans l'immédiat. Pour réparer les victimes, pour réparer la société burundaise, pour éviter que des crimes se répètent, et comme、euh, Monseigneur le disait, que ce qui se passe aujourd'hui peut être une conséquence de ce qui s'est passé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je demande、euh, à la CVR de mettre réellement au centre les victimes. Pourquoi je dis ça Je l'avais dit,、euh, si on lance une phase de déposition et que, à l'avance, la plupart des victimes, Je ne dis pas toutes les victimes parce que probablement qu'il y a eu des victimes qui ont été sensibilisées pour participer dans cette phase de déposition. Il aurait fallu que les associations des victimes, comme il a,、si、bien, il a si bien dit, soient informées avant même de lancer cette campagne de déposition pour que nous, les associations, on puisse sensibiliser nos membres et les autres membres. La troisième chose, c'est la question qui a été dit, mais quand même, j'y reviens. Je suis tranquillisé que l'ambassadeur Gabriel, qui représente ici l'Assemblée, Nationale, la, chambre, la Chambre basse a déjà tranquillisé les Burundais, même la communauté internationale, que le commissaire sera élu. Choisi au niveau de l'Assemblée nationale et le conseil cons consultatif sera mis en place dans l'immédiat. Ça, ça, je n e retourne pas, mais c'est plutôt un message de, de remerciement. La Commission Vérité et Conciliation, je, je lui demande également de sortir du silence.、Mm -hmm. C'est moi qui le dis et je l'assume. Du silence parce que les moyens de communication sont là. Où sont ces moyens Je demande à, aux dix commissaires en attendant qu'ils inondent les médias. Je pense que vous allez leur donner la tranche. Il nous, nous manque tellement hein,、ah. la Commission Vérité et Conciliation. <rire> <rire> Donc, ils inondent les médias pour donner des messages, pour nous dire comment on va déposer ces dépositions.、Euh, Qu'ils fassent des descentes sur terrain pour、euh, travailler avec l'administration, a f i n de sensibiliser l'administration locale qui va sensibiliser la population, dont les victimes, mais aussi、euh, la plupart, 5 sur 10 aujourd'hui. Sont, euh, proviennent des confessions religieuses. Moi, j'aime les dimanches aller dans les cultes ou la, ou la messe. À moins que je me trompe, où ces messages ont été lancés au moment où j'étais absent, parce qu'il m'arrive que je m'absente, je n'ai jamais entendu de messages en matière de la CVR dans les églises. Donc, q u i l d o n n e ces messages également au niveau des églises pour que toute la population burundaise, tous les habitants et même les gens、euh, qui sont réfugiés également puissent entendre ces messages. Parce que vos radios, vos, vos, les, les, les églises arrivent même au roi. En Tanzanie, en RDC. Mais également, je n'oublie pas, nous les associations, qu'est-ce que nous faisons Est-ce que nous faisons assez Il、mmh. faut que nous nous impliquions, nous continuons à aller vers la CVR, l'importuner, afin qu'elle accepte, qu'elle qu soit ouverte à chaque moment. L'importuner, a a p p u y e r m s l i <rire> parce qu'aujourd'hui, e comme je l'ai dit, l'accès n'est pas vraiment très facile.、Mmh. Donc nous nous, nous, nous engageons À、ah, d'abord sensibiliser. Moi, je le fais chaque fois, je l'ai déjà fait, dans nos communautés, des victimes et même d'autres. Mais aussi, on est disponible. Avec ce que nous avons comme témoin, comme témoignage, à collaborer étroitement avec la Commission de la Réconciliation.、Mm -hmm. t e u t ce q u e la communication, Monseigneur, a bien compris.、Euh, nous avons tellement besoin des informations de la Commission de la Réconciliation. Ambassadeur euh, Gabriel、euh, Toï,、euh, qu'est-ce qui doit être fait pour que le travail de la Commission de la Réconciliation vraiment、euh, réussisse sa mission Moi, je pense qu'il y a tout un tas de choses qui doivent être faites.、Mm. La première chose, c'est qu'il faut absolument que. Ce commissaire chargé des questions de communication soit nommé dans l e m e i l l e u r délais. Et c i comme je l'ai promis, je vais en parler demain matin avec Son Excellence de l'Honneur, président de l'Assemblée nationale, pour qu'il puisse en parler avec le chef de l'État et que cette unité soit mise en place dans l e m e i l l e u r d é l a i Je lui demanderai aussi qu'il puisse intervenir pour que le conseil consultatif, dont on parlait nos amis des associations, y soit mis en place lui aussi dans l e m e i l l e u r d é l a i Ça p r e n d r a i t beaucoup de services à la c o m m i s s a i r n de v i t é e de réconciliation. Deuxième chose, c'est que l'Assemblée nationale va intervenir pour que cette unité de protection des victimes soit mise sur le pied le plus rapidement possible. En collaboration, évidemment, avec、euh, tous les partenaires concernés pour que cette unité soit rassurante et ne fasse pas peur, comme le craignait notre ami. <rire> <rire> et,、euh, ils Oui, e e t c, c fait, oui, oui. oui. <rire> <rire> <rire> oui. Pour la troisième chose, c'est que l'Assemblée nationale va intervenir d'abord au niveau du gouvernement. pour que le ministre des Finances、mmh. puisse dégager les ressources qui permettent à la Commission de bien fonctionner. Mais aussi, je vais demander au président de l'Assemblée nationale, aux autres membres du bureau de l'Assemblée nationale,、mmh. pour qu'ils interviennent auprès des partenaires techniques et financiers, pour qu'ils puissent accorder des moyens, j a j o u t e i s u f f i s a n t s des moyens suffisants à la Commission vérité et conciliation. Parce que l'avenir du Burundi en dépend. Parce que si nous restons dans la situation que nous vivons, dans la pauvreté extrême, sans connaître la vérité qui pourrait arrêter les différentes chicaneries qui ont répétition au t e n d é r o u b u r u n d i nous l a i s s e o n s dans une situation morose, critique, les a u t r e pour l a q u e l l e il faudrait q u i l c o n v a i n q u e Ses partenaires pour qu'ils puissent donner tous les appuis qu'il faut à la Commission vérité et de conciliation. Et justement, par rapport à, aux finances, sans vous couper la parole, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi la CNDI travaille en bonne et due forme et s'évère manque de moyens. Oui, en fait, moi, en tant qu'économiste e l de formation ayant été président de la Commission de finances,、mmh. À l'Assemblée nationale pendant quelques années. Je voudrais vous dire que l e b u d g e t il est voté chaque année. Et si la CNDI a pu obtenir un budget peut-être suffisant l'année passée, probablement que la CV n'a pas eu la même chance cette année-là, parce que les ressources. Et puis aussi, on n'a pas le même travail. Oui, c'est <rire> ça, le travail n'est pas le même, les ressources ne peuvent pas être. Du même niveau.、Mmh. Mais je pense que chacun, chacune c c h a u n de ces commissions aura son temps et nous allons insister auprès du ministre des Finances pour qu'il fasse justice à la Commission e vérité et de réconciliation. Si jamais justice, il y a eu, mmh. évidemment. Mmh. Et donc,、euh, nous allons beaucoup intervenir pour que ces ressources puissent être disponibilisées. Autre chose, c'est que nous allons demander à m o n s i g e u r le président de la Commission e vérité et réconciliation. Pour qu'il y ait une bonne organisation au niveau de la Commission. Au lieu d'attendre, par exemple, que les moyens soient disponibles, il faut que l o c u r r i c u l u des antennes provinciales puisse commencer.、Mm -hmm. comme, les... comme nous sommes en train de le faire. Là, est ah, ah,、ah, bon, voilà. pas... La communication、ah, était nécessaire.、Ah, oui, c était c est nécessaire ça, voilà est... que la Commission fait ces des ces choses et nous ne savons pas justement qu'il est en train d'évoluer. Ces unités sont disponibles et les moyens seront accordés par le gouvernement et par les partenaires techniques financiers.、Mm. Et ils seront arrivés directement,、mm. sans attendre. Donc, ça, c'est une bonne information, Monseigneur. Je ne savais pas, je dois vous donner mes excuses. J'essaie de suivre le mail jusqu'ici, je ne savais pas que vous étiez en train de, de le faire. Et dernière chose, c'est au niveau des associations de l'État civil, si je voulais le demander, d'être vraiment positif. Comme je l'ai dit, moi, je suis souvent malade en économie de formation de o constater l'état extrême de pauvreté dans notre pays. À cause de toutes ces situations d o g u e s que nous avons connues, il faudrait que cette commission e vérité nous aide à découvrir la vérité sur notre pays pour que plus jamais il y ait ces chicaneries, comme je l'ai dit tout à l'heure. De cette façon, si. Les conditions de vie et de survie de la population sont améliorées. Vous allez voir, il n'y aura plus d'autres gens qui vont se trancher les têtes ou s'entretuer parce, parce que nous sommes pauvres essentiellement.、Euh, Monseigneur Jean-Louis Nahimana, nous avons un espoir de la part de ce qu'a vient de dire l'ambassadeur Gabriel Toye. Mais de votre côté, qu'est-ce que vous voyez qui doit être fait justement pour que le travail de la commission dont vous dirigez réussisse sa mission Effectivement,、euh, je voudrais d'abord.、Euh... Remercie、oh, infiniment mes amis ici pour、euh, le souci et la préoccupation qui se font pour la réussite du travail de la Commission Vérité et Réconciliation. Personnellement, moi, je suis un homme ouvert même à la critique. Tant que, bien sûr, la critique Ça, est,、euh, est constructif. Même si je viens d'apprendre beaucoup. Mais à la fin, je sens aussi que finalement personne n e c o m p t e le travail de la Commission de vérité et réconciliation.、Mmh. Seulement, c'est des, des soucis que les uns et les autres se font, compte tenu bien sûr de la souffrance que les gens ont connue dans ce pays. Nous traversons un moment difficile, mais un moment qui exige de vrais w a s h i n g t o n d Hai. Et ici, je voudrais m'adresser tout particulièrement aux organisations de la société civile et tout particulièrement les associations qui représentent les victimes. Justement, compte tenu de cette situation, de ce contexte que nous venons de décrire ensemble, je voudrais alors r appeler les responsables de ces associations vraiment d'aller au devant du peuple. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils sont là. C'est des corps intermédiaires entre la population. À la base et le sommet. Vraiment qu'ils jouent leur rôle, et non pas en épillant ou en guettant ce que nous faisons à la Commission, mais plutôt en exigeant leurs droits. f a u t venir opérer du dedans pour que nous puissions arriver à des résultats euh, qui、euh, satisfaisent tout le peuple burundais. Je vous remercie.、Mmh. Mais, quand même, pour bien terminer, est-ce que vous promettez、euh, l'amélioration de la communication par rapport aux activités de la CVR parce que les médias manquent vraiment Je n'ai pas de... voulu、euh, mmh. entrer en polémique.、Mmh. <rire> nous avons au sein de la commission un conseiller en communication.、Mmh. Nous avons recruté un webmaster qui est là. Peut-être que c'est un clinder. En tant que président, c'est difficile vraiment d'aller dans tous les domaines. Mais、euh, c'est vrai que le commissaire qui est, avait en charge、euh, ce, ces questions-là n'est plus là. Mais quand même, le, le personnel réduit que nous avons tourne autour de la communication. Peut-être.、Euh... Il reste peut-être à améliorer. <rire> améliorer que, justement, j'ai entendu, j'ai compris. o n s d i t que la commission dépense beaucoup d'argent à la matière. C'est la fin de cette émission. Nous remercions nos invités qui avaient accepté、euh, de participer dans ce débat. Nous disons merci à Monseigneur Jean-Louis Nariman. Vous êtes président de la commission Vérité et r a c o n c i l i a t i o n Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je dis merci également à, à Thérence Mouchanou. Vous êtes de l'association à ces génocides de Chilmoso. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Je termine par souhaiter. Un travail d'équité de la Commission, je mets e n v e i l u ardent aux différentes institutions politiques de prêcher et d'asseoir l'environnement sécuritaire.、Mm -hmm. Merci à Aloïse Batongwanaïo. Je rappelle que vous êtes président de la m p c i Guilou. Nous merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie et je voudrais que ces paroles que je viens d'entendre ici soient traduites en réalité,、mm -hmm. en activité.、Mm -hmm. Merci à l'ambassadeur Gabriel Toye. Vous êtes chef du cabinet. Du président de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie beaucoup et、mm -hmm. merci pour, pour m'avoir invité.、Mm -hmm. Et je souhaiterais qu'il y ait beaucoup d'émissions de ce genre、mm -hmm. pour mettre en exergue l'action de la Commission Vérité et les c o n c i l i a t i o n Quand à propos de notre ami Mouchano, je les ai bien enregistrés et les institutions vont tout faire. Assoir l environnement de sécurité dans son pays. Mais il faudra évidemment que vous puissiez collaborer. Parce que c'est un travail de tout le monde, c'est pas un travail des institutions.、Mmh. J'accepte la collaboration dans la sécurité parfaite. Merci, merci. <rire> merci à tous nos invités, merci à nos auditeurs. m a r i e a n g e Joséman a animé a ce débat, a aimé tous ces métiers pour assurer la mise en ordre. Et Francine d i o k o b a ï v o a réalisé cette émission. Une bonne soirée, ou une bonne journée à tout le monde. m o s a ï q u e